Diochak, pausa ekoiztutako saio bat egunero arratsaldeko 8etik arte Antxeta Irratian. Nous serez bienvenus dans Loucho eta Maitashunochak. da gansa da maniza onde da tous et bienvenue donc dans ce deuxième numéro de louchou et a maitashu notre chaque mmh. ça commence déjà très très bien ce soir Et donc pour nous accompagner ce soir, la si discrète Miss Eva Eva, c'est moi, bonsoir Bonsoir Eva Et c'est ça toujours pour nous accompagner bien entendu comme à chaque fois le sexy est toujours aussi mystérieux Michel. Bonsoir Michel. Bonsoir Michel. Alors Rabon, comment ça va Bien. Est-ce que est-ce qu'on aura juste un petit indice ce soir euh, par rapport à notre grande question de l'année qui est quelle est la sexualité de Michel Je crois qu'on a encore beaucoup beaucoup d'émissions et si on dit tout aujourd'hui déjà dans, dans notre deuxième émission, ça va aller trop vite, non Voilà, c'est oui. tu as le moyen de nous faire revenir chaque semaine, bravo. <rire> et c'est le petit nouveau du jour, il est jeune, il est mignon, il est célibataire et timide et je vous demande d'accueillir Samuel. Bonsoir Samuel, bonsoir, bonsoir tout le monde. Comment vas-tu Ça va, et être... content de venir pour cette première Une bonne expérience. Ben, un peu timide, on va dire, on va le décoincer un petit peu, ça va être oui, notre deuxième oui, oui, oui, challenge oui, oui. de l'année. Et enfin, il est temps d'accueillir notre invité du jour. Je vous présente Bernard Gachin. Bonsoir, Bernard. Bonsoir. Alors, avant de passer au scanner l'identité de notre invité, je voudrais juste vous lire quelques mails reçus suite à notre dernière émission. Et bien sûr pour les mails, n'oubliez pas l'adresse pour nous contacter, lgpbiaritz.gmail.com Vous nous envoyez vos mails pendant l'émission, après l'émission, avant l'émission, quand vous voulez, bien entendu. On sélectionne les meilleurs et on les lit à l'antenne. Allez, c'est parti, ça y est, on est parti pour une heure, donc Lushu est à Maïtachu, notre chaque heure. J'ai regardé un petit peu les mails qu'on a reçu euh, pendant la semaine par rapport concernant donc la dernière émission que l'on qu'on a faite. et va tu te oui, rappeler oui, qu'on oui, était très en forme. Ah oui oui, hein, sûr, nous recevions euh, à ce moment-là Rochienne le président de Gaitou association. Oh oui, un euh, <rire> <-ce> <rire> <rire> lui. Aussi, lui. <rire> et donc je vais vous lire ce premier mail de Joël. Alors euh, Joël qui nous dit j'ai passé toute ma soirée à écouter Anchetaya Ratin dans l'attente de votre émission mais à la place j'ai eu droit à un concert musique hard rock extrêmement désagréable <rire> à mon goût <rire> et je précise que je voulais écouter votre émission par internet alors joël juste pour te répondre je voudrais nous adresser toutes nos excuses miss oh, et va oui, oui. Oui. Oui, oui miss et va et moi même il est vrai qu'on a balancé sur internet notamment sur facebook un bon paquet de pubs en vous disant que il fallait nous écouter sur internet sur ancheta iratia.com si je ne m'abuse c'est ça voilà. michael mais on peut voilà. pas voilà c'est ça bon, on avait juste oublié que la radio ne diffusait pas sur internet voilà. En live Donc, voilà. donc en en gros... envoyez vos dents donc... <rire> <rire> Toutes nos excuses Mais je vous préviens que bientôt vous pourrez écouter En façon podcast toutes nos émissions Via le site internet d'Acheta Hirathia Et sur nos blogs différents On vous donnera les adresses dès demain matin Pour pouvoir écouter donc la première émission Et éventuellement réécouter celle-ci Autre mail d'un auditeur Bonjour j'ai été surpris en écoutant Acheta Hirathia de tomber sur un programme En langue française Et de plus, parlant de la communauté homosexuelle. J'ai beaucoup rigolé durant cette émission et j'ai trouvé ça très riche en informations et très accessible. J'avouerai même qu'après cette émission, je n'ai eu de cesse de penser à Miss Eva. Oh. Miss Eva, et j'espère la réentendre. Oh <rire> Je voudrais juste que c'est euh, préciser que c'est signé d'un admirateur secret 26 ans, 1m82, 72 kg qui a un gros nez et qui habite à Biriatou. Non <rire> <rire> Bernard, Bernard juste pour te tenir au courant donc la semaine dernière nous avons passé une grande annonce. Euh, Miss Eva est Miss Eva pardon, est célibataire, nous recherchons un homme agroné sur la région non, de non, non. Biriatou. <rire> Les gros nez, c'est pas bland de <rire> Moi, je pense que c'est Miss Eva qui a répondu à sa propre annonce. Mais écoute, nous avons de sérieux doutes aussi, effectivement. Pourquoi C'est le gros qui dit ça, c'est ça Non, non, je dis ça comme ça. Bon, avant que ça parte complètement en live, on va quand même passer donc à l'invité de ce soir, Bernard Gachin. Bonsoir. Bonsoir. Alors Bernard, tu es le cofondateur du collectif Paxenmairie.com. Je voudrais juste que tu nous présentes en quelques mots ce collectif. C'est un regroupement d'associations, Aquitaine. Euh, qui regroupe des associations de la Gironde, des Landes, de l'Oté-Garonne et Pays Basque et euh, qui a pour but de faire avancer un petit peu le dossier concernant le PAX le Pax en mairie en particulier mais j'en parle du D'accord parce que tu en parles d'avoir de faire avancer le avancer le Pax euh, c'est plus euh, sur le, la, la la connotation cérémonie du Pax plutôt que sur le Pax en lui-même. Non, sur le non. fond aussi parce que le Pax a maintenant 10 ans et euh, c'est une quelque chose qui qui est très présent dans la société puisqu'il il y a près de deux Pax pour trois mariages. Et en fait, ce, ce texte qui date il y a 10 ans a été rafistolé au cours des années, mais maintenant, est, comment dirais-je, est très incomplet pose des problèmes. Voilà. — D'accord. Mais alors Bernard, si on voulait t'inviter ce soir, c'est justement pour parler de ce sujet-là, du Pax euh, qui, qui concerne le le nord du Pays basque, on rappelle qu'au sud, on parle de mariage. — On va faire juste un, un, un petit récapitulatif. Nous sommes dans la deuxième moitié des années 90. Et après presque 30 ans de lutte, la communauté LGBT arrive peu à peu à faire évoluer les mentalités et commence à gagner quelques batailles dans cette lutte pour l'égalité. On voit alors apparaître pour la première fois des débats dans certains pays d'Europe à propos du mariage entre deux personnes du même sexe. Ces débats houleux ont abouti en France sur la création du Pax en 1999 par le gouvernement Jospin. C'est bien ça, j'ai pas dit des Très bien. Il semble même que c'est l'anniversaire là ce mois-ci, c'était au mois d'octobre. Oui, ça fait 11 ans maintenant. Voilà, joyeux anniversaire, non pas au gouvernement j'espère, mais au PAX. En quelques mots, le PAX s'est présenté comme une alternative au mariage. Bien sûr, Bernard, tu m'arrêtes si je dis une bêtise à mon moment. sur non, non, c'est bien. Ouvert au couple homo autant qu'au couple hétéro, le PAX permet à deux personnes de vivre ensemble de manière officielle et reconnue par l'État. C'est bien. « Présenté comme un acte facile à réaliser, il constitue une vraie alternative au mariage pour beaucoup de couples hétéros, mais surtout une alternative au divorce, puisqu'une simple lettre permet la rupture du Pax. » C'est beaucoup plus simple. <rire> Est-ce que c'est pas un peu vrai, ça Et moins cher Peut-être, peut-être, mais euh, le fait c'est que les gens se sont saisis du Pax c'est que ça fonctionne, euh, du point de vue de, de la signature des Pax. Après, ah, sur le, le dossier des Pax en lui-même, ça fonctionne peut-être moins bien, on en reparlera. Oui, et justement, mais le Pax, s'il est si chaleureusement accueilli par la communauté gay et lesbienne, ne remplace en aucun cas le mariage. Absolument pas. Et il subsiste donc beaucoup de différences entre mariage et Pax, on en parlera, mais depuis ce jour de 99, les débats sont presque clos, et le mariage gay et lesbien commence réellement à se faire désirer. Malgré les promesses du président Sarkozy, <coughs> aucune avancée n'est à prévoir avant 2012, bah, a priori. Oui j'ai dit a priori hein, parce qu'en 2012 c'est demain il s'est rendu au vatican peut-être qu'il va revenir euh, avec des nouvelles lumières ah oui, alors bien. moi, moi je, je lui ai demandé des préservatifs à l'effigie du pape <rire> oulala ouais. avec dit, des oh, cheveux tout je autour c'est ça <rire> <rire> donc voilà donc malgré mmh. les promesses du président sarkozy aucune avance n'est à prévoir avant 2012 et ce malgré le contraste constaté avec l'espagne qui je le rappelle depuis 2005 <rire> autorise entre autres le mariage entre personnes du même sexe Bravo, ça donc on fait un appel aussi au delà de biryaatu à ceux qui sont de l'autre côté de la frontière ce contrat ça de oui' lesronné mm -hmm. d'accord ce contrat devient particulièrement gênant gênant surtout pour nous les habitants de la frontière qui vivons illégalement donc avec nos compagnies et compagnons de nationalités différentes ah, pas moi là où les mais toi tu n'as pas de compagnon c'est pour ah, ça merde. justement que tu es là je te rappelle que ton célibateur ah, merveilleuse n'oubliez <rire> pas va là où les espagnols voudraient passer devant monsieur le maire ou madame le maire « Les Français n'ont d'autre choix que de passer au tribunal pour se paxer. Eh oui. Mais depuis un an à présent, un collectif, collectif s'est fait entendre, et c'est à ce moment-là précisément que Bernard, tu interviens. » Bernard, je voudrais d'abord te demander d'où est venue cette idée de créer ce collectif, donc Pax en mairie. De manière programme. très simple, c'est qu'on a des copains qui sont paxés, et puis euh, en fait pour eux c'était important. Et en fait, euh, ils se sont rendus compte que c'était totalement administratif, un coup de tampon. C'était comme s'ils signaient un contrat de location Et c'était euh, tout sauf euh, aussi important qu'un engagement de vie. Donc voilà, c'est parti de ça. Et donc euh, ils ont trouvé que c'était pas agréable, pas pas sympa. Et puis ensuite, on a, on a donc décidé de bouger là-dessus, puisque dans certaines mairies à Paris, à Toulouse, etc. Il y avait euh, en, en dehors du tribunal, après le tribunal, il y avait des petites euh, cérémonies qui étaient organisées où il pouvait on pouvait inviter les amis, les copains, les copines, etc. Donc voilà, c'est parti d'une d'une demande toute simple qui est de la convivialité, d'une chaleur, que ce soit un peu plus humain. C'est ça le point de départ. Oui, le fait de réunir en fait toute la famille, tous les amis de manière à créer quelque chose de plus chaleureux comme oui. tu dis, mais — Pourquoi, justement, se lancer dans, dans une campagne pour le Pax en Mairie, là, Alors, où énormément d'associations, elles, ont envie de se lancer directement euh, pour le mariage homosexuel et pour cette égalité-là — Tout à fait. Alors tout simplement, d'abord, bien sûr que nous sommes pour euh, l'ouverture du mariage à tous les couples. Euh, ça, c'est clair. En même temps, comme tu l'as dit, le, la situation pour l'instant est bouchée parce que jusqu'en 2012, et on, ça dépendra des résultats des élections de 2012, mais jusqu'en 2012, sur le mariage, on peut toujours demander qui est le mariage, mais il est clair que le président de la République actuelle ne bougera pas là-dessus. Donc on s'est dit, bon, il existe actuellement le PACS. Euh, l'attendre 2012 parce qu'on euh, on souhaite que ça bouge un petit peu mais donc moi ça on... me fait peur parce que moi ils m'ont dit qu'en 2012 c'était la fin du monde bah oui oui c'est la <rire> fin du monde euh, peut euh, qu'il y aura une réélection du président actuel et ce sera peut-être la fin ah, du monde ah c'est d'accord ok j'avais peur qu'en fait qu'il y ait une liaison entre le ah, fait oui, qu'éventuellement pas... on donne le mariage homosexuel en 2012 et la fin du monde j'ai peur que que, que que certaines pensées puissent on euh, y pas. arriver à ce niveau là mais <rire> voilà et donc donc euh, on, a, on a décidé de ne pas attendre 2012 Et la fin du monde. Et de, de commencer à bouger de manière très concrète. Et puis on s'est dit que si on faisait avancer un petit peu le Pâques, c'était toujours ça de prix aussi pour avancer sur la question du mariage et c'est intéressant parce que on se rend compte que ça paraît un petit peu comment dire dépasser le PACS et ben ça pose encore des problèmes ça beaucoup de mairies euh, de se bouger un petit peu pour que le PACS soit pas simplement un papier signé au tribunal et qu'il y ait quelque chose organisé à, à la mairie voilà donc on, on pense qu'en fait c'est pas du tout en contradiction avec le mariage c'est une, une une campagne euh Parce que de toute façon, il y a, des, il y a des, beaucoup de gens qui ne vont pas forcément se marier, mmh. une part. Et puis de toute façon, même si le mariage est ouvert à, à, à tous les couples, quels qu'ils soient, euh, il restera euh, des milliers, des dizaines, des centaines de milliers de couples paxés qui ne se marieront pas. Donc oui ça que ne réglera pas tout l'histoire du mariage. Quoi qu'il arrive on ne parle pas là d'enterrer le PACS mais simplement de, de laisser cette alternative au mariage avec des droits un petit peu différents mais de laisser aussi libre choix aux couples qui soient de, de sexe opposé ou de même sexe vers le mariage en tout fait. Tout à hein. fait, de toute façon, il va falloir que le législateur euh, bah, trouve une raison d'être au PACS euh, euh, qui n'est pas le mariage et qui a sans doute qu'il faut redéfinir ou définir plus précisément parce qu'il y a quand même beaucoup de de couples qui s'engagent près de presque 150 000 Par, par an sur le PAX voilà, ça c'est une réalité 150 000 couples donc multipliés par deux ça fait 300 000 personnes ouais. je le dis ça pour euh, pour Samuel qui a l'air un petit ah. peu perdu <rire> non, non, non, alors Samuel n'oublie pas, pas, pas juste euh, pour rappeler quelques petites règles du hmm. PAX qui peut se packser aujourd'hui en France. Alors euh, bah tout euh, tout couple qui souhaite euh, se packser euh pas on peut pas se packser avec son frère ou sa sœur. Voilà, c'est tout sa... ça que voilà. je voulais savoir, d'accord. Pas en non, famille non. quoi, voilà. Pas en famille, ah, voilà. Ça, donc ah, donc Samuel, tu ne peux pas te packser avec Miss Eva, c'est ta sœur spirituelle, je te ah, rappelle. Voilà. Ah voilà, ça. <rire> merde de Par contre, tu peux te packser avec Michel. Ah, Michel qui navigue dans son aquarium. Bonjour Michel. On, on, on reviendra un petit peu sur Michel. Je voudrais juste revenir un petit peu sur euh, cette alternative dans le mariage. En certaines euh, certaines personnes dans le milieu associatif pensent que euh, essayer d'amener le Pax en cérémonie euh, dans, dans les mairies euh, peut constituer une excuse au gouvernement actuel pour dire voilà, aujourd'hui, on va vous donner un petit peu le Pax en mairie, comme ça ça va nous laisser euh, l'échéance du mariage ça va la, la, la Alors, repousser un petit peu plus. Je, je vais vous rassurer aujourd'hui vous ils vont vous rien vous donner du tout d'ailleurs parce que ils sont pas décidés à donner quoi ce soit. Bon, ça nous rassure pas hein, voilà. dit, honnêtement ça, ça ne rassure part, absolument pas. Et d'autre part, je pense que il faut pas opposer euh, le, chaque chose. Le pacte ça, ça a sa raison d'être puisque il y a des milliers de personnes qui se pactent et qui peuvent se marier. La preuve, c'est que il y a plein de couples hétéros qui préfèrent se paxer que se marier. Bon, donc, euh, non, je pense qu'on a inventé quelque chose qui est pas le mariage, et que c'est quelque chose qui correspond à une demande de la société. Et que donc, bon, l'ouverture de mariage à tous les couples, ça me semble tout à fait normal et nécessaire, mais en même temps, le pacte continuera à exister. Donc je crois que ça ne s'oppose pas. Euh, je, je crois que on peut crier euh, « ouverture du mariage, ouverture de mariage », etc., mais pour l'instant on a le pacte. Donc si on fait bouger un petit peu sur le pacte, c'est toujours ça de gagner, d'avancer et ça ne s'opposera pas au, au, au mariage. Je crois que c'est euh, il faut pas avoir peur. Moi j'ai eu cette remarque d'ailleurs d'Alain Vidalis qui est député des Landes qui au départ ne ne voulait pas euh, s'engager sur le collectif et qui m'a dit mais vous n'avez pas peur que finalement le euh, bah, il, il se serve de prétexte, c'est l'argument oui, que, que, oui. que tu as sorti. Eh ben en fait euh, après coup, il a réfléchi, il m'a dit non non, finalement euh, on va bouger là-dessus aussi parce que euh, je, je crois que d'abord les gens n'ont pas tous envie forcément de se marier euh, quand soit os mot et secondo je crois que euh, cette cette institution le pacx existe et que donc euh, il y a pas de raison d'avoir peur que ça s'oppose au mariage. Je crois que les deux peuvent être menés de front. Mais je pense que c'est important justement d'en parler un petit peu parce que je, euh, je vais parler un petit peu de l'association donc de la LGP Biarritz parce que je rappelle quand même que c'est grâce à la LGP Biarritz que cette émission existe aujourd'hui. Euh, c'est vrai qu'au début un petit peu dans le, dans le bureau on avait discuté un petit peu de ce sujet-là en se disant c'est dommage que si on, on, on propose si on passe notre temps à lutter un petit peu pour le PACS en mairie, on a peur de perdre notre énergie par rapport au mariage. C'est un petit peu ce qu'on avait pensé au début puis finalement c'est vrai que nous, nous aussi on a on a réfléchi à cette question-là, on a de, de, de mûrir cette là On en avait discuté d'ailleurs toi et moi euh, fait, oui. euh, il, y a, il y a un petit moment maintenant et euh, sache que la LGP te soutient totalement donc dans cette démarche là et après, après euh, mûre réflexion effectivement on pense que c'est très intelligent de pouvoir donner à ceux qui choisissent le PAX les mêmes droits de cérémonie que à ceux qui vont choisir le mariage si pour un jour on peut avoir le mariage homosexuel bien entendu en France. Moi je, je parlerai bien d'ouverture du mariage, je parle pas de mariage homosexuel, je pense que c'est le mariage tout court et qu'on souhaite que le, le mariage soit ouvert à tout le monde. Euh, on ne vient pas faire une particularité. Justement la démarche du PAC c'est que ça s'adresse à tout le monde et on tient pas avant une démarche communautaire c'est-à-dire que on souhaite faire avancer les choses pour tout le monde. Quand on se bat pour que le PAC ce soit célébré en mairie, c'est pas uniquement pour les homos, c'est pour tout le monde. Je tout fait. C'est ça. Et donc euh, oui, la l'LGP a signé l'appel pour le PAC saint mairie et il y a pas mal d'autres associations qui, qui se joignent en comprenant que c'est pas du tout en contradiction, mmh. au contraire. On va parler un petit peu des autres associations un petit un tout petit peu plus tard. Euh, juste tu parlais justement de, de, de donner ce droit aussi aux couples hétérosexuels d'avoir une cérémonie. Euh, pour nous, ça nous semblait important aussi d'en parler un petit peu des couples hétérosexuels, parce que encore une fois, nous sommes sur une région euh, transfrontalière, donc entre irone Iroun, euh, Andaliba, euh, Biryatou <rire> et Andaye. Effectivement, on a de nombreux couples qui sont composés d'un Français et d'un espagnol, que ce soit masculin, féminin, de même sexe ou de sexe opposé. Et euh, aujourd'hui, beaucoup se posent la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'on doit passer la frontière pour aller se marier en Espagne Est-ce qu'on peut continuer à vivre simplement avec deux nationalités à Handaï et aller se paxer Mais cette, euh, cet effort d'aller jusqu'à un tribunal pour aller pour aller se paxer est très difficile pour beaucoup. Donc c'est pour ça que c'est bien de, de préciser justement que votre lutte ne concerne pas aussi que les homosexuels, même si c'est un petit peu euh, le sujet de départ, mais concerne aussi tous les couples qui veulent se paxer absolument oui, oui, tout à fait euh, quand euh, toulouse par exemple a ouvert le, les cerérémonies de pax en mairie ben, il y a beaucoup plus évidemment de mariage enfin de pardon de pax euh, hétéro qui, qui sont célébrés en mairie plutôt que de pax au ça c'est clair euh, la, la attention cependant c'est à dire que le pour les couples euh, il faut qu'ils réfléchissent bien s'ils peuvent se marier si c'est un homme et une femme euh, il vaut mieux peut-être qu'ils se marient on en, en termes de droit Parce que le pacte nous donne absolument pas les mêmes On va revenir justement sur ça. On va on va revenir justement sur ça. Entre temps, je vais demander, Mickaël, est-ce que tu veux faire une synthèse pour nos amis qui ne parlent pas français et qui sont extrêmement nombreux à nous écouter J'aurais dû peut-être noter quelques... Peut-être on va demander à l'invité qui parle aussi en basque de faire une petite synthèse. Tout à fait, tout Je connais, c'est des garbis garbilla. C'est un citot, Je connais une scène. Garbilla, voilà. C'est ça. Bueno, ba, saiatuko naiz bai pixka bat e, laburpen txiki bat egiten, eta bueno, ba, esateren halen dabizi, lusu eta baitasun notxak entzuten ari zaretela, antxeta irratiaren sintonian, eta gaurkoan, ba, e, paks e, delako buruz buruzitzeiten ari gera, e, hau, hau, ba, bueno, e, epaite egitan, edozein pertsona e, ba, eskontzaren beste beste forma bat izan ziteken ez? Eta orduan badago pues, gure gaurko gonbidatua, ba, elkarte baten parte da, eta elkarte horrek bultzatzen ari du paks hau e, udaletxetan egin alizatia. Orduan, bueno, ba, pixka bat itzeiten ari gera e, paks hau eta eskontzaren arteko diferentziak e, gaur egun, ba, ba bueno, diferentzia garrantzitsuena, bueno, horretaz itzitzen ari gara, estatu frantxesean eskontza e, homoseksuala es, e, bueno, debekatua edo ez da posible, eta aldiz paks hau bai. Hala ere, jende asko e, naizta e, homoseksualak edo etere seksualak izan e, paks delakoa aukeratzen dute, ba, beraien e, bikote erlazioa formalizatzeko eta e, zain beste Eskontza, eta bueno, guzti gusti honetaz itxe egiten ari gera, seguro gauzak kastu ditudala, baina baina bueno, eh urrengo laburpenean, eh e, informazio gehiago zabaltzen dizu edan euskaraz ere bai. Eta bitartean Antxetan irratean, e, ba, bueno, esaten ditate e, sartu nahi direla. Tu peux parler e? Ah oui, non, mais je sais pas, j'ai pas envie de te, coûter, non de, non, de te couper, regarde. de te couper, pardon Alors, lapsus, mais... voilà, nous notons dans la case lapsus j'allais bon, à peu près fini, j'allais mettre une chanson que tu m'avais demandé Oui, alors. attends, juste juste avant, parce qu'on a une plainte On a une plainte, on a deux plaintes même. La première plainte, on a on a et ça là, est oui. endormi oui. pendant <rire> <la> discussion. <rire> et ben c'est endormi parce que tu comprends habituellement elle est habituée à ce que Michel se déshabille pendant l'émission. Voilà. Et là Michel est encore totalement habillé, je vous plus, il, euh... est, il est habillé donc avec un magnifique pull La Redoute, un pull de 79,5 Et et donc voilà. Et l'autre chose c'est qu'elle a l'impression qu'Holland du coup elle a pas parlé, elle a peur que son micro marche pas donc elle voudrait juste Mais dire n'importe quoi parce qu'il retrache au micro d'abord. Est-ce que vous vous les auditeurs Oui, ils sont près ah, oui, de ils sont tellement bien qu'ils sont 150 juste devant la porte. Ah, devant la porte, ils attendent que je sorte. Bon. On va parler maintenant concrètement de la différence entre PACS et mariage, mais juste avant ça, mm. un petit peu de musique avec ah. le dernier tube de Gossip intitulé oh, putain, man, man in Love. Véritable ibn d'amour entre hommes et je vous conseille le clip que vous trouverez facilement sur YouTube, YouTube, -YouTube. <rire> Donc Gossip Man in Love. Ah. Euh, est-ce que avant de mettre Gossip, est-ce que on peut entendre le numéro de téléphone de Ancheta parce que je suis sûr qu'il y a Qui veulent euh, en ce moment appeler Pour avec parler avec Misele Avec, avec plaisir. plaisir Avec, avec plaisir Vas-y En français Donc Bonjour Or vous informe Que le numéro demandé N'est pas attribué Aaaaaaah Et par l'éthique De Itsem Badusu Zero bost, bost bederatzi, lau zortzi, irusei, sei bost. Eta hegoaldetik deitu ezkero, Zero zero, iru, iru bost, bost bederatzi, lau zortzi, irusei, sei bost. Et peut-être que pendant qu'on entend la chanson, je vais donner le numéro de téléphone aussi en français, non Oui, c'est ce que j'allais dire. Bon, mais s'il y a quelqu'un qui veut nous appeler et qui ne parle pas en basque, donc qui n'a pas compris le numéro en basque, voilà ce que vous devez marquer. Ça serait 05 59 48 36 65. c'est déjà le moment qu'il faut revenir j'avais même pas remarqué de... que c'était fini ah bon, non non c'est pas l'émission qui est finie c'est juste la musique oui non c'est parce qu'elle est elle est sympa cette chanson non Moi je vous invite à venir la regarder sur YouTube, à regarder le clip ouais. parce que quand même euh, vous savez qu'aussi vous avez connu parce que Ça le titre peut-être. Sa chanteuse est lesbienne, et elle est très très très forte. Deniseva Non, non, c'est pas moi, très elle forte, vous est... euh, voyez. pas quoi. très très forte hein. Non mais je rêve. Alors ça va le gros grogné en début d'émission et, et... et puis là maintenant ça va non mais Et donc pour le clip de cette chanson Man in Love, elle a, elle a, elle a carrément engagé des joueurs de football américain et donc c'est un clip très très sexy que je recommande à tout le monde. Mm -hmm. Donc on est toujours en compagnie de Mike Leva, Samuel et Bernard du collectif paxenmerriper.com pardon. Bernard, maintenant, j'aimerais que tu me parles un petit peu des différences que ce qui subsiste donc entre le mariage et le PACS. Alors, il existe des différences importantes parce que il y a eu depuis la signature du PACS quelques petits progrès. Je vais parler des choses positives d'abord. Alors sur le plan de la fiscalité, maintenant, l'année du PACS on déclare euh, on fait des déclarations communes, avant il fallait attendre 3 euh, ans. Donc ça c'est positif. Pour la succession, on bénéficie de conditions qui sont un peu plus raisonnables euh, depuis 2-3 ans, effectivement. Par contre, il y a des différences importantes. Alors par exemple, je vais parler de choses euh, tristes, mais en cas de décès, c'est pas la même chose. Euh, si on n'a pas fait de euh, disons de, de, de testament et ben euh, euh... ça devient plus compliqué. Euh, D'autre part, dès qu'il y a un décès, le pacte de facto est dissous. C'est-à-dire que le lien qui vous unissait euh, à la personne qui est décédée ben disparaît, c'est pas le cas du mariage puisque vous devenez veuf ou veuve. Oui, le, tandis euh, que là voilà. la, la, la, non, on, on revient directement oui. célibataire. Oui. Absolument. De la loi, on est Absolument. Ah, Donc est génial, euh, euh oui. Et, ça peut poser des problèmes. <rire> ça peut poser des problèmes puisque on a on a eu un cas qui a fait euh, la une de de Sud-Ouest euh, au mois de juin pendant l'été. Euh, c'est mmh. un jeune homme qui a perdu son compagnon et en fait euh, au moment du après le décès euh, il n'a pas pu récupérer euh, les les cendres de, de son compagnon parce que euh, tout simplement la famille demandait aussi les cendres et le pacé n'était pas considéré comme étant la personne la plus proche oui, voilà. c'est quand même, quand même euh, hallucinant parce qu'on ouais. n'est pas là sur une question de, de biens immobiliers, on n'est pas là sur des questions de, de partage de de, de de souvenirs ou n'importe quoi on est carrément sur, sur des cendres donc oui absolument ça peut poser des pommes ce type là parce que le pack c'est d'abord on contrat. C'est pas le mariage. C'est un contrat. Alors il est un petit peu dans l'état civil parce qu'on le trouve en marge de l'extrait d'acte de naissance, mais il n'est pas en marge de l'acte de décès. Oui, — Ça équivaut finalement à une espèce de contrat, nouvelle embauche, qui peut être rompu ah. n'importe quand. — Oui, euh, un, un petit sens. peu. Oui. — Est-ce qu'il donnera au chômage ?— euh, que ça Non. Serait... — <rire> et... ah, Ça pourrait être cool célibataire au chômage. Ouais. — Alors <rire> puisqu'il y a aussi le, actuellement le dossier des retraites euh, dont on parle beaucoup. — Tout à fait. — C'est pareil. Le Pax et, et le mariage, c'est pas la même chose. Parce que quand vous êtes marié, vous pouvez éventuellement... Euh, je parle encore de choses de tristes, mais euh, obtenir une pension de reversion, euh, de, par contre, euh, c'est pas le cas pour le pour le PAX. — Tout à fait. Euh, c'est un des euh, sujets sur lequel d'ailleurs, tu te bats euh, très actuellement euh, depuis de nombreuses euh, années. — On de, de faire avancer. Euh, pour l'instant, pour des raisons évidentes, politiques, budgétaires, etc., ça, ça ne bouge pas. Et pour l'instant, il euh, euh, y a une différence. Donc c'est vrai que pour les couples hétéros, s'ils peuvent se marier, peut-être que c'est plus euh, rassurant pour l'avenir. Euh, par contre, pour les, pour les couples homos, bah, ils ne peuvent pas se marier. Donc ils sont effectivement dans une situation d'inégalité euh, dans, dans cette affaire-là. — D'accord. Donc euh, mettons-nous dans le dans la peau d'un couple hétérosexuel qui vit à Ondaïe. Peut-être que pour eux, il est plus intéressant de venir se marier devant monsieur le maire, tandis qu'un couple homosexuel, on leur demandera davantage de passer la frontière pour euh, établir un acte de mariage côté espagnol. — Absolument. Je crois que c'est effectivement préférable. — D'accord. Alors je peux vous dire euh, que sur Internet, vous pouvez trouver tout ce qu'il vous faut pour euh, vous renseigner un petit peu sur le mariage espagnol pour ceux que ça intéresse. C'est une véritable galère. C'est extrêmement difficile, euh, sauf... Sauf euh, si vous avez un, un petit ami qui fait tout pour vous et qui vous amènera dans toutes les institutions qu'il qu faut. Ça prend un petit peu de temps, mais c'est très intéressant effectivement. Donc on vous conseille donc avec Bernard, hein, tu es d'accord On conseillera donc aux couples homosexuels dont l'un des deux est espagnol de passer la frontière pour aller se marier. Donc on va conseiller à Miceva de se précipiter d'un autre côté habide à soi voilà, pour qu'il en euh, voilà. voilà, donc y a des, des, euh, je fais appel à certaines personnes s'ils peuvent m'apprendre la langue. Oui, parce qu'il faut quand même préciser ça... que Miceva, Miceva naît en Daïs. Mais ne parle pas ni basque ni espagnol. Voilà. C'est vrai que je suis né en dalle, tu vois juste en face des rails là de voilà. Je venais juste sur les rails. Il y a un train qui passait au même moment, il m'a castré en même temps et hop. de suite arrêté par la police aux frontières et rappelé voilà. de l'autre déposé en fait euh, abandonné par sa maman dans un petit panier. Voilà. Et euh, voilà donc euh, Juste une petite un précision histoire de Une petite précision, on parlait du mariage Donc des couples homosexuels vivant à Andai, euh, du mariage Côté espagnol, je préciserai juste Que pour que ce mariage puisse se faire Il faut que les deux Les deux personnes vivent côté espagnol voilà ah, C'est le bien. seul petit côté négatif, c'est qu'il faut habiter du côté Il va espagnol. falloir accompagner Miseva dans son déménagement Voilà <rire> Donc si la police aux frontières nous écoute Rendez-vous à 21h hein, avec les gens de Birgatou Bien entendu Voilà Et il est l'heure justement de passer la parole à Miceva qui aujourd'hui va nous présenter son top 5 des mouettes. Super, on n'a pas la musique. Super l'arrivée, on va la refaire parce qu'on met une musique là. Mais est-ce qu'il faut mettre de la musique Mais lui c'est tu veux. Derrière tu nous as mis un truc, merci quoi. Je sais pas, c'est... Une chanson de Renaud, c'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la, la mère qui prend, prend l'homme. Ça va être trop la difficile mouette. de chercher la mouette. Non, on va ouais, pas, regarde, on va faire, faire, le, faire le top 5 des mouettes. Le top 5 des mouettes. <rire> <rire> le top de la semaine et on passe donc à la cinquième place du top voilà un oh, super la bonne musique oh, en c'est génial franchement tu es super alors euh, donc en cinquième position voilà donc le pop peur ce continue constituerait un danger pour les yeux mais ne vous inquiétez pas si le pop a tendance à vous baisser la vue il continue à vous ouvrir le troisième oeil oh. <rire> <rire> effectivement tu as raison 4 quatrième, voilà. quatrième dans le top des mouettes c'est les blacks caramba <coughs> non, okay. non, je, je t'arrête, ce n'est pas ah. du Black Caramba Vous ah, savez ah, que sur tétu.com vous pouvez trouver des informations comme Tétu.com Effectivement et, Non, tétu.fr ou tétu.com, je ne sais plus oh. mais effectivement, effectivement. Notre amie, Samy, à l'habitude, oui. voilà, point com Tu sponsorisé, effectivement, voilà. le, le, le poppers euh, Serait, causerait euh, euh, oui. une baisse de la vue Voilà hein. Ok, quatrième, donc sur le top 5 des mouettes Alors lapsus, lapsus et encore lapsus Brice hortefeux, riez d'entendre euh, le mot fellation de la bouche de Rachida Mais nous on est mort de rire quand on l'a entendu hier soir euh, Parler du fichier d'empreinte génitale De la part de Brice de en plus De la part de Brice bien, bien sûr, sûr. Oui. <rire> euh, La bouche pour Rachida, pour Rachida On va y arriver hein Le sexe pour Brice Qui va s'en serre dans l'anal <rire> ah, c'est de bon goût effectivement donc on lance un appel aux hommes politiques pour savoir qui relèvera le challenge des lapsus 3e voilà. dans le top 5 des voilà. mouettes Miseva alors section d'assaut épisode 13458 voilà euh, Evelyne Delia a annoncé ce matin la météo que le vent tournait à, au nord et du coup section d'assaut n'est plus homophobe voilà et si le vent tourne à l'est il se lance dans la porno gay aussi <Voilà>. On reviendra un petit peu sur section d'assaut dans d'autres épisodes, voilà. parce qu'effectivement c'est assez hallucinant ce qu'il se passe avec ce groupe de musique français. Voilà. Et numéro 2 on, <rire> on arrive sur le numéro 2 du top 5 des mouettes. voilà Alors Facebook lance dans la lutte se lance dans la lutte contre l'homophobie. Son créateur proposerait d'offrir un placard à chaque homosexuel. Une fois caché à l'intérieur, l'homosexuel ne craindrait plus les attaques homophobes. <rire> effectivement, effectivement, c'est voilà. si tous les homosexuels re rentrent sympa. dans le placard. Voilà. Je pense qu'on aura plus de problème de groupe homophobe, c'est une situation assez radicale de la part du, du créateur de Voilà. Un parlant de, de Facebook. Un parlant de placard, j'en cherchais un, un plastique pour mettre sur mon balcon Alors, petite... alors je fais un appel euh, à tous les Briatourois euh, je sais pas comment on va bon, enfin si vous avez une petite armoire euh, en plastique pour mettre sur mon balcon ça serait sympa voilà merci Allez on passe à la première place alors... du podium mmh. Oui c'est va Voilà alors en raison des mouvements de grève contre le projet de loi des retraites les mouettes de Chingoudi ne descendront pas le premier prix Oh mais pourquoi Qu'est-ce <rire> <rire> que c'est spontané. <rire> que spontané Oh, mais pourquoi Eh bien, parce que le président nous prend pour des cons. Et nous considérons qu'en vue de la pénibilité à entendre ses propos, nous, mouettes homosexuels nous méritons la retraite après 35 minutes de travail. Ok, il est 20h35, Miseva, vous êtes à la retraite. Bonne soirée Ah, oh, <rire> putain Merci, Miseva De rien. Ah, j'attendais Ah, j'attendais quand même. <rire> Allez, c'est tu sais quoi, il est encore l'heure d'écouter ah un ouais. petit peu de musique Ah oui, j'adore cette Parce qu'on qu a soif, on va aller voir un coup ah euh, on va aller voir un coup en face Un peu de musique donc avec cette reprise de Somebody to Love La chanson de Queen Somebody Par les acteurs de la série Glee Vous connaissez la série Glee ah oui. La série Glee qui fait sensation à la télévision américaine ah oui. En France, on a vu quelques épisodes seulement Je vous la conseille aussi Donc un peu de musique, Somebody to Love Par Glee Kaaaaaa! on se retrouve à nouveau donc dans notre petite émission Louchou et ta Mytachon Hot Shack dans la série des Rio Hot Shack. Ça va Michel Ça va très tout bien. Tout se passe bien pour toi On est en Anchetairatia, tu... on rappelle oui. aussi. Voilà, Anchetairatia 89.7 mais ceux qui écoutent le savent déjà. Voilà, donc peut-être peut-être qu'il peut-être qu'ils sont tombés par hasard sur la voilà, radio. Voilà. Et donc c'est 89.7. 89. Oh là oh, là. Oh, merci merci. Cheta, Voilà les, les, les, les, les, les mouettes sont un tout petit peu enrouées ce soir. Voilà. Euh Samuel, tu es, es discret ce soir, tu es tu es fatigué Oui, c'est un peu la première euh, oh. sur radio que j'ai fait. D'accord, ça je découvre. Samuel, on disait en début de soirée tu étais célibataire Voilà, oui. ça, récemment. Récemment, c'est depuis oh ouais. quand Tu me dit Samedi D'accord. Samedi, nous sommes lundi. Mais toutes mes félicitations... Petit infidèle. Est-ce que vous voulez encore le numéro de téléphone Oui, s'il te plaît, le numéro de téléphone. De Samuel De De la radio, oui. Donc, c'est le 05 59 48 36 65. Il paraît que c'est Miceva qui fait le standard. Ah oui, c'est moi. Le téléphone rose, je fais. Juste une précision par rapport à, ah, à la dernière fois bon je, je remercierai mon père d'arrêter de m'appeler Ça serait sympa <rire> Qu'il m'appelle toujours la même chose Allez on revient un petit peu à notre sujet principal Dès que j'aurai retrouvé mes fiches elles sont là Alors en attendant que tu retrouves les fiches Je <rire> voulais juste dire quelque chose alors Je sais pas si y a une femme de ménage ici à... chez Taïratia Mais le bout de mon micro est... est marrant Alors je sais pas où il est voilà Je sais pas si c'est Samuel qui est un peu timide Et que du coup pendant la pause il est parti faire euh, Je sais pas quoi avec le micro enfin, bon. hein Tu as retrouvé tes fiches voilà, C'était juste une petite parenthèse merci <rire> c'est bien merci les onzi-tronne <rire> allez bernard on reparle un petit peu du pack en mairie bah, oui, à oui, l'heure actuelle as-tu as reçu des réponses des mairies de handaï, biriatou, urune, saint-jean-de-luze asquin un petit peu de tout ce qui nous entoure alors on a envoyé il euh, y a peut-être neuf mois euh, le courrier à 240 et quelques mairies aquitaine ah, bravo mes ouais. euh, mairies de plus de 2000 habitants alors dans ces mairies de plus de 2000 habitants sur les pyrénes atlantiques On n'a pas eu beaucoup de retours, on en a eu neuf. Il y a quatre mairies qui nous ont dit oui. Et dans ces quatre mairies, il n'y a pas il y a pas d'arrêt effectivement, il n'y a pas Bériatout, il n'y a pas Hurune, il y a pas, pas, pas Saint-Jean-de-Luss, il y a une mairie voilà. Bériatout Oui. Ah pardon. <rire> Et voilà, donc euh, non, pour l'instant on attend. On attend, on est en train de relancer les mairies Euh, pour l'instant les mairies qui ont accepté Oui parce que euh, attends, là tu me dis il y a sur donc 9 mairies qui ont répondu 4 qui ont dit oui. Oui. oui. Ça veut dire qu'il y en a cinq qui ont dit non, je suis très pressé euh, ce non, soir. Non, il y en a quatre qui ont dit non et il y en a une qui est ballottage, ballottage. En, ballotage. en <rire> hésitation, en attente, c'est englet. Voilà. D'accord. Alors parlez-nous des mais juste on va commencer par les noms, si tu veux bien. Oh, euh, les non, on a eu un nom de d'Arkang, de Cambo, de Cybourg, voilà, par exemple nous euh, donc c'est des noms pour différentes raisons euh, parfois parce que euh, on nous dit simplement que la loi ne permet pas euh, de faire ce genre de cérémonie or euh, ce qu'on propose c'est pas d'aller contre la loi c'est de faire quelque chose de symbolique Voilà. Donc euh, parfois, on nous a dit non parce que le personnel, le les personnes qui travaillaient à la mairie avait beaucoup de, de, de travail déjà avec les mariages, etc., et, et ne voulait pas organiser de packs en mairie. Et donc euh, voilà. Puis euh, bon, par exemple, euh, Didier Brotra à Biarritz nous a dit que il réfléchissait, mais euh, il attendait qu'une loi euh, passe éventuellement pour le faire. Voilà. Donc euh, c'est pas forcément quand on... Au niveau des mairies, il euh, y a une part d'hésitation. Ils attendent que les députés tranchent un petit peu cette question-là. — Est-ce que tu penses pas, justement, qu'ils se cachent un petit peu derrière cette, cette décision de loi en en essayant en, en ne prenant pas de position, finalement Parce que euh, au delà du fait que, bon, effectivement, ça peut les embêter par rapport à leur calendrier des mariages, leur calendrier de, de, de présence pour les pour les maires autres... — Oui, les, mais c'est mais... sûr qu'il y a sans doute un petit peu d'opportunisme dans, dans la réponse. Mais euh, ça prouve, d'ailleurs, que même sur cette question, de, de justement, de Pax, on est 11 ans après le texte, Ben, ça pose encore des problèmes pour pour certaines mairies de s'engager un peu plus symboliquement donc effectivement moi j'ai par exemple des, des mairies euh, qui ont le, le maire qui est membre de, de, de parti de gauche euh, du parti socialiste par exemple le parti socialiste officiellement s'est engagé euh, dans son programme pour l'ouverture du mariage au couples homo — Eh bien euh, sur le terrain, on a des, des mairies socialistes euh, bah, qui nous disent qu'ils ne souhaitent pas organiser de PAC sans mairie. Donc c'est plus compliqué. C'est-à-dire qu'on euh, on croit que tout est gagné parce que euh, on nous dit que dans le programme, il y a euh, l'ouverture éventuelle de, du mariage à tous les couples. Mais sur le terrain, je suis pas sûr que ça passe aussi facilement que ça. Alors ils vont effectivement euh, suivre euh, ce que le, les députés vont voter. Mais euh, se mettre en avant pour bouger un petit peu, euh, pas tellement. Et alors, alors J'ai le cas, par exemple, de, du côté béarné. Euh, Pau nous a répondu. Pau, qui est, qui est tenu par, par le, Martine, le Martin, euh, <rire> qui est du Parti Socialiste. et eh bien, Pau n'a pas souhaité le faire. Euh, par contre, euh, le député maire de Mourinx nous a dit oui. Voilà. Donc euh, ça c'est pas... C'est pas aussi simple que ça. Donc, et ça prouve que euh, si on croit simplement que euh, avec une mesure nationale euh, pour le mariage, ça régnera tout, non, il y a du travail à faire sur le terrain pour... Que — est Parce qu'on s'aperçoit finalement que la politique locale, au-delà de s'arrêter au clivage gauche-droite, s'arrête finalement à une façon de penser, à une mentalité, et à des mœurs qui sont bien ancrés dans certains villages de... — Oui, Frenchy, mais on, ou... on a aussi parfois des gens de droite qui sont très positifs et qui souhaitent euh, que le que le on ouvre la mairie pour les pour les c'est vraiment une question de personne c'est à dire que quand on, on parle avec ses mères et qu'on discute etc on a des surprises euh, c'est pas aussi simple que cela le paraît lors d'une discussion euh, récente avec certains élus de, de, la, de la région euh, on m'a parlé justement euh, pour pourquoi juste attendre une loi par rapport à ça sachant qu'à côté on fait déjà ce qu'on organise ce qu'on appelle des baptêmes absolument, civils absolument voilà donc on peut très bien sans qu'il y ait de loi faire une cérémonie mais ça se fait ça se fait dans des villes comme comme euh, toulouse euh, même nice euh, Estrosi s'est mis à faire et euh, qui était complètement contre le pax à accepter voilà je pense que bordeaux est en train de réfléchir Euh, on a des, un certain nombre de contacts avec la, la mairie de Bordeaux. Pour l'instant, on n'a pas de réponse. Mmh. Mais on les engage à bouger. — Grâce Alors, par rapport au contact de Mathieu Rouvert, ex-président euh, ma de Mathieu Rouvert ou... est dans, dans oui. l'opposition. Mmh. Mais il y a des élus de la majorité euh, mmh. municipale à Bordeaux qui souhaiteraient certainement que ça évolue. — Donc euh, euh, on est en attente. Alors euh, je sais que c'est pas un petit... — message pour Alain. — ouais. Voilà. C'est peut-être pas sa priorité Alain, actuellement. — Alain, toi avec moi. Non ?— euh, <rire> Non, tu n'es pas célibataire, je le rappelle. <rire> — Oui. Mais je, je, je crois qu'il est très préoccupé par d'autres priorités en ce moment. Mais ceci étant, le fait, par exemple, qu'une ville comme Bordeaux, euh, si elle acceptait que le paxe puisse se faire en mairie, serait un signal fort. C est un signal fort pour toute la pour toute la, la région. Et si on prend le cas des landes par exemple aussi, euh, dans les landes, on a un député qui est un qui a signé qui le, la pétition qu'on a lancé, mais on a parfois des réticences dans les mairies de gauche euh, ce que des PACS sont organisés dans les mairies. Voilà. Quimper Breton Quimper euh, Breton pas de réponse. D'accord. Pas de réponse, le député Mert Caboton nous a pas répondu pour l'instant. Euh, pour l'instant les euh, sur le plan de la région, les dé deux députés qui ont bougé, c'est euh, David Habib sur euh, Mourinx mm -hmm. et euh, c'est Ana Vidalis sur euh, les Landes. Voilà. Donc on Landes. continue. Là, là on est en train de se lancer dans une deuxième étape de notre campagne, on a on contacte toutes les mairies entre 1000 et 2000 habitants, on relance les mairies euh, de plus de 2000 habitants et on prend des rendez-vous avec tous les députés sénateurs de la région. Pour les sensibiliser à cette question. Voilà. Donc euh, on fait un petit travail de lobbying mais qui est utile euh, parce qu'on espère que ça va les sensibiliser et les amener à bouger. C'est comme ça que, par exemple, en juin dernier, euh, Alain Vidalis euh, a déposé un amendement pour que la le pacte soit mentionné sur l' sur l'extrait d'acte de décès. Ça paraît rien mais ça pouvait être important. Oui, ça, tout tout tout tout qualité, voilà. ça a été finalement retoqué. ça a été retoqué oui. finalement, ça a été refusé. On euh, euh, ouais. voilà. Mais euh, Michel Emery euh, voilà. dont on rappelle euh, adjointe au maire de Saint-Jean-de-Luz. Voilà, donc euh, bon, et eh euh, on va aussi contacter bien sûr euh, les députés quelle que soit leur sensibilité politique parce que je crois que c'est une, une question qui dépasse les questions simplement politiques. je et crois que on peut imaginer que tout le monde peut évoluer. La preuve c'est qu'il y a des tout gens qui fait. étaient contre le Pax il y a 10 ans, 11 ans, qui maintenant organisent à leur mairie des cérémonies de Pax. Donc moi je suis D'ailleurs, on lance un petit appel et un petit clin d'œil à notre notre amie Christine Boutin, hein, maman Boutin, c'est une nous j'entends sur l'honneur j'ai parle le Pax, c'est formidable. Euh, — Juste un petit message. On essaye d'avoir de, de, quelques contacts avec la mairie d'Andaille, donc avec monsieur le maire d'Andaille. Euh, on aimerait essayer de l'interview verre prochainement, justement, sur la question du PAC sans mairie. Tu disais que tu n'avais pas eu donc de, de réponse pour l'instant. De... Est-ce que tu as un message à faire passer à monsieur le maire d'Andaille ?— Bien sûr. Bien sûr. Euh, on va d'ailleurs le, le contacter après cette En émission. direct. Ce so euh, allez. <rire> — Non, pas ce soir. Non. Ah. On, va, on, va, on, va le, on va le recontacter comme on recontacte les mairies à qui on a adressé <rire> du courrier. Et puis on souhaite dialoguer. dire On comprend qu'il y ait des hésitations, on comprend qu'on puisse réfléchir, etc. Et on pense aussi que euh, parfois, le fait de rencontrer des personnes euh, peut rassurer, peut peu, euh, motiver. Et je crois que euh, on considère pas le fait que les mairies nous répondent comme une, un refus. Euh, parce qu'on sait par exemple que dans des réunions entre maires, on a eu un compte rendu par exemple en Dordogne, il euh, y a eu des réunions où les maires ont discuté entre eux de la lettre qu'on avait envoyée, donc, euh, et euh, ne sachant pas trop ce qui devait répondre. Donc je crois que euh, c'est une campagne de longue haleine, elle va pas se régler forcément dans, dans les, la semaine qui vient, et donc on va recontacter, essayer de reconvaincre, -re parce que on pense que ça peut avancer un petit peu. Je crois que c'est petit à petit qu'on fera avancer les choses. — en attendant nous, euh, on de... va on, on va te donner notre soutien. Nous, en tout cas, on va te prêter, Miceva, pour le collage de timbres... <rire> voilà ce que je vous rappelle que la langue de Miceva est inoccupée depuis maintenant euh, euh, quelques, quelques, quelques années quelques années nest pas quelques années n'est-ce pas <rire> et juste voilà. petit appel donc à monsieur le maire d'Andaï si vous rêvez bien sûr comme toute personne ici si vous, vous voulez rencontrer ah, Miceva je, je euh, ap appelez-nous n'hésitez surtout pas nous vous désirons en discuter un petit peu le Pax Saint-Méry nous vous désirons, oui, désirons oui. savoir un petit peu aussi on aimerait bien rentrer en contact avec madame le maire du Rune parce oui, que si voilà. madame le maire venait juste à côté de Mickaël déjà gens pourrait peut-être avoir un indice ou deux donc, la sexualité de Michel qui, qui nous pose un véritable mystère ce mmh. soir mmh. encore mmh. hein Michel qu'est-ce que tu en penses est-ce que ça, ça te ferait plaisir ben je connais pas ma, madame la mère du rugne je sais pas si Ça pourrait me faire plaisir peut-être. Allez belle. Peut moi, ah, belle. Très, elle est très très belle. belle. C'est pour magnifique. ça que tu disais ça. Elle est 75 magnifique. ans mais très belle, très, très belle. <rire> est méchante ce soir. Très bien conservée. Et est un peu aigrie, je sais. Aigri non, aigri oui. c'est quand on est un peu vieux, il vieux aigri quoi. Bah oui, bon mais je... ça moi, suis tôt, gris, je suis rousse ce soir. <rire> Allez, on rentre dans la dernière partie de Louchou et Amita Chonatch chaque ce soir avec oh, donc Miss avec terme. Samuel Michael et Bernard. Uh -huh. euh, il est l'heure Il est l'heure. Il est l'heure L'évilisation est super ah, je... avant, avant de l'heure, oui. est-ce que je peux faire une petite traduction Vas-y, avec une minute, chronom, une, minute. Ça, bon. une minute chrono, mon gars C'est ça, une minute D'accord Stop Bon, maintenant, on a un petit peu de chiqu'il qui a eu le doute, et on a un peu de temps à l'heure. En tout cas, Eta horien artean, ba, gutxi gora bera, erdiak baietz, e, hau da, onartu dutela paksa udaletxean bertan e, burutzea, eta beste erdiak e, ezetz. Badaudere bai batzuk e, erantzun ez dutenak, eta itzuliko gera erantzun ez duten hoietako batzuetara. E, bestalde pues, aipamen bezala esatearena e, ba, elkartonek detektatu duena da Azken finan ez dula dependitzenein beste ideologiaz e, Esker edo eskubiko e, ideologiaz baizik eta pertsonetaz e, badaude ba, kasu batzu pues, eskubiko e, partiduen e, alkateak edo zinegotziak edo diputatuak ba, ados daudela horrelako e, paksa e, udaletxetan egiteko Bestalde aipatzarena ba, elkarteak e, lobin e, lan bat egiten ari duela udaletxeekin esan bezala, baina baitare e, ba, diputatuekin eta beraien gara zuzen zen ari dira, horrelako e, giro bat sortu nahi duten, nahu e, bultzatuko den eta ale, arilik eta leku gehienetan ehingo den. Eta askenean, e, askenik e, aipatzarena ba, endaiako udaletxeak, emengo udaletxeak, ba ez duela horrein goz, erantzunik eman e, gure el, gaurko elkarteari, Orduan baluzatu diete, ba gonbi apena, beraiekin hitz egiteko, esan dute jarriko direla kontaktuan, harremanetan beraiekin eta ba ea hemendikan lortzen dugun e, ba Pax e, delakoa endaien ere burutzea. Je j'ai fini en disant que espérant que d'ici peu de temps, euh, il cette euh, chance de pouvoir faire ce Pax euh, andai, nest Mais, mais, tout, on avait tout on à fait compris. Fière, là, euh, ben, on, compris on, on il nous bombardait pour, pour des euh, <rire> pour, des, euh, pour des ou quoi Allez Allez, il nous reste encore quelques minutes à combler. Alors attends, alors hyper technologique, je vais vous faire le jingle moi-même. Uh -huh. On l'entend <rire> C'est toujours Et il est l'heure de faire l'interview à, à poil Ah oui, à poil Alors, Ne t'inquiète pas Bernard, l'interview à poil, on va pas te demander d'enlever un vêtement à chaque non. mauvaise réponse. Non, non, non. Par contre, La semaine on va... dernière, on a eu peur, hein. Oui, par contre, à chaque mauvaise réponse, on te demandera d'en faire, nous demanderons à Mickaël d'enlever un vêtement. <rire> Bernard, dis-moi Où peut-on trouver des renseignements sur la signature du Pax en mairie Alors sur un site qui s'appelle paxenmairie.com, c'est aussi simple que Tout voilà Tout simplement, paxenmairie.com. Voilà, donc j'ai une question. Ah c'est Miss Eva qui a des questions ah, à me oui, poser. Je suis effrayé, non. je suis effrayé. <rire> Pour ou contre l'éducation au lycée, contre les di discriminations Ben, euh, pour parce qu'évidemment ça se pratique déjà la, la, la, ça a commencé a, en fait il y a eu une grosse campagne qui a été menée par les associations euh, pour convaincre le, le ministère de l'éducation qu'il y ait euh, une campagne contre les discriminations. Alors cette cette année c'était très timide parce qu'ils ont simplement envoyé des affiches qui ont été plus ou moins collées Euh, mmh. dans les lycées et les collèges. Mais euh, pour la première fois, moi, cette année, j'ai vu euh, dans les bouquins scolaires d'éducation civique, en 5e par exemple, mmh. j'ai vu euh, une page euh, consacrée à la lutte contre l'homophobie. — Et donc euh, exemple au collège. — Oui, en collège. collège oui. Euh, par exemple, le, le, le Paris-Fout-Gay est en photo dans des dans des manuels scolaires et on, on donne comme définition euh, ce qu'est l'homophobie aux enfants. Donc il y a un travail qui commence à être fait. Mm -hmm. Il faut être patient parce que c'est une grosse machine éducation nationale et ça va prendre du temps. Il faut aussi sensibiliser les, les personnels, les profs, etc. pour qu'ils portent ce, ce, cette cette campagne-là. Mais euh, l'institution bouge quand même. Il y a des choses qui, qui commencent à se faire. Bon, c'est peut-être insuffisant, oui, oui. mais ça commence à se faire. Ok, voilà. on rappelle justement euh, par rapport à ça que la LGVIA RITS a euh, elle-même été contactée pour faire quelques interventions en milieu scolaire, en lycée notamment, et ça s'est extrêmement bien passé cette année encore, on l'avait fait l'année dernière, mmh. on l'a refait cette année, ça s'est très très bien passé. On espère pouvoir le refaire encore et encore. Avec Miceva. Bien avec Miceva, peut-être pas. Peut-être <rire> ouais, on va négocier ça, hein, je pense. <rire> à ce niveau-là, on va peut-être y aller mollo-mollo. Mais molo, est morte <rire> <d 'arrière, rire> <mais> <rire> de risque derrière la bête, de notre gueule dans son aquarium, là-bas Bernard, je voudrais savoir si tu es sportif et si oui dans quel club mmh, oui je, je pratique euh... c'est innocent comme question <rire> je vais dans une de... pratiquetique euh... je, je vais dans une salle de sport pour euh, tenter de, de limiter la casse des années qui passent voilà et puis euh, je marche euh, donc avec les basketballball oueurs qui est une association euh, gay et lesbien et trans d'ailleurs et euh, qui fait des randonnées deux fois par euh, par euh, moi, euh, dans le Pays Basque. On s'appelle d'ailleurs euh, Basco Baroudor, mais en Basque, c'est Echkwal Ibil Tadiak. Voilà. Donc euh, ça, c'est pour Mickaël. Euh, et donc... Euh, — C'est une on invitation. Est... Voilà. <rire> — on... Non, mais l'association est ouverte à tout le monde. Euh, on ne demande pas l'identité des uns et des autres. Et donc euh, on fait ces randonnées dans le Pays Basque. On découvre le Pays Basque. Et on fait des randonnées avec l'association Gaïtou aussi de, de Saint-Sébastien d'Angstia. Voilà. Justement, tu parles donc de, de cette association les Basco Barrouder. Donc y a-t-il des rencontres euh... <coughs> c'est juste pour euh, pour savoir si je m'inscris ou pas euh, est-ce qu'il y a des rencontres sexuelles au sein de des, des basco-baroudeurs je, je, je sens le désarroi qui qu <rire> habite cette euh, pauvre Eva où, bah, je, je l'invite ah à venir c'est plutôt Brice <rire> c'est ce Brice qui habite euh, ouais. <rire> donc, je vais inviter Eva à venir marcher en talons aiguilles il y a une chaise à porteur éventuellement ah, mm -hmm. et donc elle peut venir constater sur le terrain la réalité mener son enquête j'ai peur que ça descende plus vite que ça ne monte Et voilà va oh. pas. Non du tout. <rire> oh là là, là. j'ai entendu parler oui. d'un blog. Oui, euh, ben je sais pas. Non Si, si. peut-être. Non, c'est ah, pas, pas le pas mien pas personnel. Le tien, non. Non, non, les Mais les baskebardeurs un blog. Tu as entendu au blog et on met tous les jours des petites informations sur Euh, pas simplement la vie euh, LGBT locale, mais aussi la vie culturelle, ce qui se fait des deux côtés de l'habitat Soa. Voilà. Donc euh, vous pouvez aller le visiter. Ça s'appelle basco-blog.ofor.com. Mais si vous mettez basco basketball... Oh et fort, oui. oh oh et est fort, et fort. Oh voilà. et oui fort en tout cas je vous le je vous le conseille vivement c'est un très très bon blog qui vous parlera un petit peu de, de tout que ce soit de la culture du sport de la politique euh, de le, la santé sexuelle le chèque de... sera euh, oui fait à la sortie d'accord voilà, je te réémission voilà merci merci. <rire> Voilà, nous avons gagné un petit peu. Voilà mesdames et messieurs, c'est terminé. Merci à toutes oh, et à tous. Et eh oui, il faut bien se déjà. quitter. Mais vous inquiétez pas, on se retrouve dans 15 jours donc pour voilà. parler cette fois-ci de santé sexuelle justement. Ah, mais, mais avant, un... de quitter, avant de se quitter, avant Ça c'est pour MiSeva encore oui. oui. Oh. Mais avant de se quitter, un petit Qu'est-ce qu'il est pas fait pour Miss Un petit <rire> sujet sérieux, un petit sujet sérieux encore une fois. Je voudrais juste vous rappeler que le suicide des adolescents en pleine ambiguïté sexuelle est 13 fois plus élevé que chez les autres adolescents. Je vous invite à aller sur Internet et à chercher « Trevor Project » pour plus de renseignements. Vous verrez ce qu'il se passe actuellement, euh, la recrudescence des suicides de jeunes homosexuels, les actes de violence, les tortures qui sont en train de revenir. Je vous demande d'aller vous renseigner là-dessus. On en parlera plus spécialement dans la prochaine émission. En tout cas, merci Miss Miceva, merci Samuel, merci Mickaël, merci, merci, merci Bernard, merci, merci. merci beaucoup. On se retrouve donc dans 15 jours. Et donc pour toutes les infos, euh, paxenmerie.com. Envoyez nouveau mail mails lgpbiaritz gmail.com Et n'oubliez pas la petite armoire pour Miceva voilà. Et la petite armoire, voilà, euh, voilà si possible A bientôt, -mer. bon, merci, merci, au, au revoir Bisous bisous